soir, la mer est calme, on voit les îles Les enfants savent leurs leçons J'ai appris des chansons pour les touristes Ton chien est mort, ta sœur a un garçon Pour nous, je n'ai pas à me plaindre Nous mangeons très bien Tant de choses à te dire que je ne trouve pas les mots, il va falloir que tu lises entre les lignes, entre les mots. Dimanche on a dansé la la la mais moi on ne la pas. J'attends le jour des portes ouvertes Mon jour de fête Où tu me reviendras Pour nous Je n'ai pas à me plaindre Nous mangeons très bien Nous ne manquons de rien Nous mangeons très bien Nous ne manquons J'avais des choses à te dire, mais je n'ai pas trouvé les mots. Il va falloir que tu lises entre les lignes, entre les mots.